Quoique tout Paris parle de son mariage et que tous les bancs soient publiés, « Il m'écrivait donc au moment où, se dit Eugénie. Elle n'acheva pas. Elle ne s'écria pas, comme une parisienne, le polisson. Mais pour ne pas être exprimée, le mépris n'en fut pas moins complet. Ce mariage est loin de se faire. Le marquis d'Aubrion ne donnera pas sa fille au fils d'un banqueroutier. Je suis venue lui faire part des soins que son oncle et moi Nous avons donné aux affaires de son père et des habiles manœuvres par lesquelles nous avons su faire tenir les créanciers tranquilles jusqu'à aujourd'hui. Ce petit impertinent n'a-t-il pas eu le front de me répondre à moi qui, pendant cinq ans, me suis dévoué nuit et jour à ses intérêts et à son honneur, que les affaires de son père n'étaient pas les siennes Un agréé serait en droit de lui demander trente à quarante mille francs d'honoraires à un pour cent sur la somme des créances. Mais patience Il est bien légitimement dû douze cent mille francs au créancier et je vais faire déclarer son père en faillite. » Je me suis embarqué dans cette affaire sur la parole de ce vieux caïman de Grandet et j'ai fait des promesses au nom de la famille. Si M. le vicomte d'Aubrion se soucie peu de son honneur, le mien m'intéresse fort. Aussi vais-je expliquer ma position au créancier. Néanmoins, j'ai trop de respect pour Mlle Eugénie à l'alliance de laquelle, en des temps plus heureux nous avions pensé, Pour agir sans que tu lui aies parlé de cette affaire. Là, Eugénie rendit froidement la lettre sans l'achever. Je vous remercie, dit-elle à Madame Des Grassins. Nous verrons cela. En ce moment, vous avez toute la voix de défunt votre père, dit Madame Des Grassins. Madame, vous avez huit mille francs d'or à nous compter, lui dit Nanon. Non, cela est vrai. Faites moi l'avantage de venir avec moi, madame Cornoyer. Monsieur le curé, dit Eugénie avec un noble sang froid que lui donna la pensée qu'elle allait exprimer, serait ce péché que de demeurer en état de virginité dans le mariage? Ceci est un cas de conscience dont la solution m'est inconnue. Si vous voulez savoir ce qu'en pense en sa somme des matrimoniaux le célèbre Sanchez, je pourrai vous le dire demain. Le curé parti, Mademoiselle Grandet monta dans le cabinet de son père et y passa la journée seule, sans vouloir descendre à l'heure du dîner, malgré les instances de Nanon. Elle parut le soir, à l'heure où les habitués de son cercle arrivèrent. Jamais le salon des Grandets n'avait été aussi plein qu'il le fut pendant cette soirée. La nouvelle du retour et de la sotte trahison de Charles avait été répandue dans toute la ville. Mais quelque attentive que fut la curiosité des visiteurs, elle ne fut point satisfaite. Eugénie, qui s'y était attendue, ne laissa percer sur son visage calme aucune des cruelles émotions qui l'agitaient. Elle sut prendre une figure riante pour répondre à ceux qui voulurent lui témoigner de l'intérêt par des regards ou des paroles mélancoliques. Elle sut enfin couvrir son malheur sous les voiles de la politesse. Vers neuf heures, les parties finissaient, Et les joueurs quittaient leur table, se payaient et discutaient les derniers coups de whist en venant se joindre au cercle des causeurs. Au moment où l'assemblée se leva en masse pour quitter le salon, il y eut un coup de théâtre qui retentit dans son mur, de là dans l'arrondissement et dans les quatre préfectures environnantes. « Restez, monsieur le président !» dit Eugénie à monsieur de Bonfond en lui voyant prendre sa canne. À cette parole, il n'y eut personne dans cette nombreuse assemblée Qui ne se sentit ému. Le président en pâlit et fut obligé de s'asseoir. Au président, les millions, dit Mademoiselle de Grébeaucourt. C'est clair, le président de Bonfond épouse Mademoiselle Grandet, s'écria Madame Dorsonval. Voilà le meilleur coup de la partie, dit l'abbé. C'est un beau chelem, dit le notaire. Chacun dit son mot, chacun fit son calembour, tous voyaient l'héritière monter sur ses millions comme sur un piédestal. Le drame commençait depuis neuf ans, se dénouait. Dire, en face de tous au mur, au président de rester, n'était-ce pas annoncé qu'elle voulait faire de lui son mari Dans les petites villes, les convenances sont si sévèrement observées qu'une infraction de ce genre y constitue la plus solennelle des promesses. Monsieur le président, lui dit Eugénie d'une voix émue quand ils furent seuls, « Je sais ce qui vous plaît en moi. » Jurez de me laisser libre pendant toute ma vie, de ne me rappeler aucun des droits que le mariage vous donne sur moi, et ma main est à vous. Oh reprit-elle en le voyant se mettre à ses genoux, je n'ai pas tout dit, je ne dois pas vous tromper, monsieur. J'ai dans le cœur un sentiment inextinguible. L'amitié sera le seul sentiment que je puisse accorder à mon mari. Je ne veux ni l'offenser ni contrevenir aux lois de mon cœur. Mais vous ne posséderez ma main et ma fortune Coupris d'un immense service.